Parce que ton rêve, vers les moi sont bonnes. J'entends les bruits de la vague, comme un cœur sur le rivage. Il dit au long des semaines qu'il revienne, qu'il revienne. J'habite sur la falaise, ma maison regarde l'eau. Car j'attends que matelot. Grâce à mes humbles prières, la Madone est avec moi. Et je serai la première à voir venir sans trois mains. En tous les dimanches, lorsque les bateaux sont là, devant chaque maison blanche, un grand filet séchera. On danse le long des plages, on n'a plus qu'une pensée. Mais que c'est triste un village quand loin les fiancées